Unité 9, leçon 3, séquence 20. Lina et Ludovic s'installent. Lina、oui. On la met où, ta plante verte、euh, m a i s l à ici, à côté de la porte. Si on la met à côté de la porte, on ne passe plus. Alors, m a i s l à dans le coin, là-bas. Greg, j'ai besoin d'aide. Pourquoi faire Aide-moi à porter la plante verte. On la met où Dans le coin, là-bas. Attendez, ne la mettez pas dans le coin. Il faut savoir. Là-bas, c'est trop sombre. Il lui faut de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on fait Poussez-la à côté de la fenêtre. Tu en es sûre? Oui. J'ai un problème. La lampe ne marche pas. Tu as des ampoules neuves sur la table basse? Oui, je les vois. Alors, à côté de la fenêtre, c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Ludovic. Attention, lumière! Qu'est-ce qui se passe? Ludo, tu sais où est le compteur électrique? Oui, j'y vais.、Hmm. Ludo? Ludo!